de fée en français Une récompense pour l'honnêteté. Il était une fois, dans un petit village très lointain, vivait Vincent. Vincent était un honnête homme et un peintre talentueux. Il peignait les murs, les bateaux et les maisons et faisait son travail avec honnêteté et sérieux. Vincent, j'ai une barrière à repeindre. Il faudrait le faire bientôt, sinon elle va rouiller. D'accord. Je m'y mets tout de suite. « Mais... mais il y a un petit problème. Je ne peux pas te payer plus de deux pièces de cuivre. Je comprends bien que c'est trop peu, mais c'est tout ce que j'ai. Et si la barrière rouille, après ça me coûtera encore plus cher. »« Je comprends votre situation, madame. Mais peindre, c'est mon devoir et mon travail. On ne doit jamais dire non à un travail. » Vincent était un homme très pauvre. Il y avait des nuits où il se couchait en ayant faim. Mais quoi qu'il arrive dans sa vie... Il ne demandait jamais plus à ses clients. Il travaillait dur toute la journée et était satisfait quel que soit l'argent qu'il gagnait. Un beau jour, un riche homme d'affaires vint pour une visite. Lui et sa famille avaient prévu de rester quelques jours au village. L'homme d'accord entra dans le village dans une carriole des plus luxueuses. Et d'autres carrioles le suivaient aussi. Elles étaient remplies de fruits et de vêtements. D'où les villageois regardèrent avec émerveillement la procession passée devant eux. Le lendemain, l'homme d'affaires appela Vincent. Tandis que Vincent marchait vers la maison de l'homme d'affaires, il rencontra son ami Tom. Hey « Hé Vincent, où vas-tu »« Salut Tom, je vais à la maison de l'homme d'affaires. Il a du travail pour moi. »« Ah oui Écoute, il est vraiment très très riche. C'est une super opportunité. » Tu dois lui faire payer plus cher que ce que tu fais habituellement payer aux autres. C'est normal. Et en plus, je suis sûr que ça lui fera rien de te payer. Non, Tom, ce n'est pas juste. Je ne peux pas lui faire payer plus cher que ce que payent les autres. C'est de la tromperie. Si mon travail lui plaît, alors il pourra décider s'il souhaite me payer plus. Mais moi, je dois être honnête avec lui et lui demander le juste prix. Euh, je suis ton ami, Vincent, et je respecte ton honnêteté. Mais l'honnêteté ne peut pas te nourrir à elle seule. Tu travailles si dur. Mais pourtant, les gens de ce village n'auront jamais assez d'argent pour te payer. Écoute mon conseil. Tu devrais demander au moins cinq pièces d'or pour le travail qu'il va te proposer. Cinq pièces d'or Non, je n'ai jamais fait payer 5 pièces d'or à personne. Je comprends que tu sois ennuyé, mon ami. Et merci de vouloir prendre soin de moi. « Mais je m'en suis toujours sorti, tu sais, avec le peu que je gagnais. »« Eh bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. À toi de voir, maintenant. » Vincent dit au revoir à son ami de la main et s'en alla. Il savait que Tom ne voulait que son bien. Quand Vincent passa la porte de chez l'homme d'affaires, il fut hypnotisé. Ce n'était rien moins qu'un palais. « Ah, oh, bonjour. Tu dois être Vincent, le peintre. » Oui, monsieur, c'est moi. Vous aviez donc un travail pour moi Oui, en effet. L'homme d'entretien qui s'occupe de mon bateau est parti quelques jours. Il ne sera de retour que demain après-midi. Mais j'ai besoin que le bateau soit repeint. Pourrais-tu le repeindre d'ici ce soir Oui, bien sûr. Où est le bateau Je vais m'y mettre au plus vite. Ok, mais tu ne m'as jamais dit combien cela allait me coûter « Je facture quatre pièces de cuivre pour peindre un bateau je ne peux pas facturer au dessus de ce prix là <rire> quatre pièces de cuivre c'est tout Eh bien je ne te paierai jamais un sou de moins que ce que tu demandes tiens tu peux avoir tes quatre pièces de cuivre immédiatement le bateau est près de la rivière appelle- moi quand tu as fini vincent pris l'argent il se rendit au marché et acheta de la peintureest Sans attendre une minute de plus, il marcha vers la rivière. Alors qu'il allait commencer, il remarqua qu'il y avait un gros trou, juste au milieu du bateau. Oh, ça peut être dangereux. Je vais d'abord le reboucher. Vincent reboucha le trou et commença ensuite à peindre. Il peignit pendant des heures sans manger. Il finit enfin son travail de peinture. Il s'en alla et appela l'homme d'affaires pour qu'il vienne voir le bateau. Oh, c'est magnifique Tu travailles bien, Vincent. Tiens, prends donc ces quatre pièces d'argent. Tu les mérites. Et si j'ai quoi que ce soit d'autre à peindre, je t'appellerai sans hésiter. Vous êtes très généreux, monsieur. Je vais vous laisser maintenant. Le lendemain matin, la famille de l'homme d'affaires partit faire une balade en bateau. L'homme leur dit en revoir de la main du bord de la rivière et retourna à la maison. En arrivant... Il vit marcher vers lui l'homme d'entretien qui s'occupait d'habitude du bateau. Monsieur, vous êtes arrivé avec une semaine d'avance. Oh oui Ma famille a insisté pour venir voir le village. Ils viennent de partir faire leur première balade en bateau. Quoi Non, il faut les faire revenir, tout de suite Pourquoi es-tu si inquiet J'ai fait appel aux meilleurs rameurs pour leur faire faire un tour du village. Tout va bien se passer. Vous ne comprenez pas, monsieur « Il y a un trou juste au milieu du bateau. Votre famille va couler. Je devais le réparer aujourd'hui. »« Quoi Oh non Ma femme Mes enfants !» L'homme d'affaires et l'homme d'entretien se ruèrent vers la rivière, mais ils ne trouvèrent le bateau nulle part. Ils le cherchèrent pendant des heures. James « James Lily !»« Madame Vous nous entendez ?» Mais aucune réponse ne leur parvint. L'homme d'affaires tomba à genoux et se mit à pleurer. Oh, oh, oh, Qu'est-ce que j'ai fait Ma famille Je n'aurais jamais dû les laisser monter dans ce bateau. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et tandis qu'il restait assis là à se blâmer, sa femme et ses enfants arrivèrent sur le même bateau. Qu'est-ce qu'il s'est passé, mon chéri Pourquoi pleures-tu Oh, vous allez tous bien. Oh, j'étais si inquiet. Il y avait un gros trou dans le bateau. J'ai bien cru que je vous avais tous perdus. Il n'y a pas trop dans ce bateau, monsieur. Il est comme neuf. Je suis si content que tout le monde aille bien, mais je ne comprends pas comment cela est possible. Je sais pour sûr qu'il y avait un gros trou juste au milieu de ce bateau. Je n'ai pas eu le temps de le réparer avant de partir. Alors, qui l'a réparé L'homme d'affaires réfléchit un moment. Il comprit alors ce qu'il s'était passé et envoya immédiatement quelqu'un chercher Vincent, le peintre. Vincent vint chez l'homme d'affaires. « Vincent Prends ça, mon ami »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est ta récompense. 100 pièces d'or. »« Quoi Une récompense, pourquoi ?»« Une récompense pour ton honnêteté et ton dur travail. » « Tu as sauvé la vie de ma famille, Vincent. Tu as rebouché ce trou au milieu du bateau, et pourtant ce n'était pas ton travail. Et tu ne m'as pas fait payer pour ça. »« Mais, monsieur, 100 pièces d'or, c'est beaucoup trop pour avoir juste rebouché un petit trou minuscule dans votre bateau. »« 100 pièces d'or Ce n'est rien comparé aux vies que tu as sauvées, Vincent. Prends-les, s'il te plaît. » Vincent ne pouvait pas y croire. Jusqu'à hier, il n'était qu'un petit peintre qui pouvait à peine gagner de quoi survivre. Et aujourd'hui, il possédait de l'or. À partir de ce jour, Vincent ne se coucha plus jamais le ventre vide, car il avait été récompensé pour son honnêteté. Fin de l'histoire